Evala, c'est pour ça aussi, on a créé une page Facebook pour montrer aux jeunes que les comités en sous ne sont pas morts. Facebook ostobat sortu dugu, komiteen sustengus, eran behar d'agaztehani txe baiunan edo pauen juitendiala bestan egitea, helbuia da, elgar esagutzen lan zia, eta justokin, heben egon gitean bestan egiteko. Les autres faits apran da sokonetre, Je sais pas, j'ai pas mal d'idées euh, dans la tête et je me rappelle qu'on a été au fait de Viodos. Avec ce chirot, Il y a, a cette idée de et ça fait depuis septembre que j'y pense, que j'y travaille et aujourd'hui je l'organise.